Sur le 89.4, en ce dimanche 22 mars,、euh, l'antenne qui se met à l'heure, un dé avec、euh, un extrait du nouvel album de PJ Harvey. Ça va sortir、euh, bah, prochainement,、hein. ça sort la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est l'heure de retrouver de la Belle Rock. La Belle Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son, pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels i n d é tout de suite dans Label Rock. Et oui, deux heures de musique, pas comme les autres, comme chaque dimanche dans le studio, avec moi, Sébastien Omanette, et puis en face de moi, Sylvain aujourd'hui. Comment vas-tu, Sylvain Très, très bien, et toi Bon, bah super, en cette belle fin d'après-midi e n s o l e i l l é on a passé un excellent week-end, et puis comme d'habitude, on a beaucoup, beaucoup de très bonnes choses pour vous. e n、enfin, f i n un petit retour sur les mardis du Grand Marais, hein, la soirée de, de mardi. Ça sera en deux parties, on vous expliquera ça un petit peu plus tard dans le programme. Pour l'instant, En première nouveauté de la soirée, un groupe、euh, qui avait l'habitude d'officier sur l'excellent label anglais qui s'appelle Rough Trade. Troisième album studio pour un groupe de Brighton qui s'appelle Breaks. Alors, ils sont plus chez Rough Trade, ils sont maintenant chez Fat Cat. Nouvel album qui s'appelle Touchdown, ça va sortir fin avril. Un extrait tout de suite, ça s'appelle Crush on You. Burn and burn. Côté signé Breaks pour commencer sur le 894, c'est Label Rock comme chaque dimanche de 18h à 20h. Les Breaks, groupe anglais de Brighton, hein, qui avait, on vous le disait, l'habitude d'officier sur l'excellent label Rough Trade.、Euh, deux premiers albums hein, qui sont sortis donc, chez Rough Trade. Et puis, bah, comme il y a eu pas mal de succès, évidemment, Rough Trade, qui est un label indé, hein, qui ne savait pas trop comment. S'ils allaient avoir les, les crédits financiers nécessaires pour、euh, ce troisième album, donc du coup,、euh, les Breaks qui ont signé avec、euh, un autre excellent label anglais qui s'appelle Fat Cat, et ils ont bien fait puisqu'ils sont allés dans, dans un studio, le studio à Glasgow des Delgados, et le résultat, c'est cet album qui va sortir fin avril qui s'appelle Touchdown, avec un son tout simplement énorme, euh, pop euh, anglaise, hein, et puis des petites réminiscences américaines, hein, quand même. Oui, hein, sur, un petit arrière-goût de Pixies, u n Un、même. petit arrière-goût de Pixies. Nous déplaire.、Hein. Ouais, au contraire, hein, ça se passe toujours très bien. A... C'est mal fait des fois, hein, les, les reprises un petit peu petit qui sonnent un petit peu comme oui, les Pixies. Mais là, en tout cas, c'est super ça passe bien fait.、Euh, L'album donc s'appelle Touchdown, on vous disait, ça sort chez Fat Cat. Il faudra attendre fin avril avant de pouvoir acheter tout ça. D'autres nouveautés. Et puis, je regardais la playlist ce soir,、euh, ça va peut-être surprendre quelques personnes, mais beaucoup de, de prods et d'artistes francophones、euh, au cours de la Bell e Rock. Pas mal, pas mal. Sans Binabar, sans d e l e r ni rien et tout non Non, non, ouais, ouais, non, non tu, tu、euh, vas Comme quoi, il y a de la place. Tu、ouais. vas voir, vous allez découvrir, auditeurs, auditrices, qu'il se passe de très bonnes choses du côté de la France aussi. En attendant, on reste du côté de l'Angleterre avec un groupe qui s'appelle Dinosaur Pile Up. Ils sont、euh, trois, ils sont anglais, donc ils viennent de Leeds et ils font de l'excellente power pop. On vous avait présenté leur premier single, voilà le nouveau qui arrive. Et des bonnes nouvelles, Sylvain, au niveau des concerts, puisqu'on aura l'occasion de les applaudir、euh, très, très, très proche de chez nous.、Hein. Ouais, on a deux choix. On peut soit aller à Clermont-Ferrand à la coopérative de mai. Donc, pour les voir, c'est le 17 avril ou le lendemain, donc、euh, au Ninkazi KO a à Lyon. Et bien, en tout cas, on s'écoute ça tout de suite. Ça fait un petit peu de bruit, c'est bien rock. Dinosaur Pile Up, ça s'appelle Trainer, nouveau single. De Dinosaur Pile Up avec leur nouveau single hein, qui va sortir très prochainement. Ça s'appelle Trainer pour vous rappeler qu'ils seront donc en concert du côté de la coopérative de mai. Ça sera le 17 avril prochain et le lendemain du côté du Ning quasi KO. Ça sera à Lyon. Retenez bien ce nom, il risque de cartonner au cours de cette année 2009. Les Dinosaur Pile Up. Voilà, autre artiste dont l'actu est brûlante et qui sera lui aussi en concert près de chez nous. Je veux parler du DJ producteur québécois qui s'appelle Tiga. Just take off your shoes. You've nothing left to lose. Just take off your shoes. The shoes s stay on my feet. The shoes s stay on my feet. The shoes s stay on my feet. The shoes s stay on my feet. What's that sound? I like that sound. I love that sound. It's s a n m a s shoes. What's that sound? I like that sound. It's s a i n Shoes. I'd like to hold your hand, wearing my brand new gloves. This must be real love. I'd love to hold your hand. Those gloves don't touch my skin. Those gloves don't touch my skin. Those gloves don't touch my skin. Those gloves don't touch my skin. I'd love to do your nails before someone gets hurt. Don't be such a flirt. I love to do those nails. These nails,、well. These nails have served me well. These nails have served me well. These nails have served me well. These nails have served me well. What's that sound? I like that sound. I love that sound. It's cinema shoes. What's that sound? I like that sound. I love that sound.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 What's that sound? I like that sound. I love that sound. It's cinema shoes. No, w no, w no, w It's no, no, no, no, no, no, Nouveau single Shoes pour Tiga, hein, ça va sortir le 14 avril prochain chez p i a s e Nouvel album lui qui s'appelle Ciao, ça sera le 27 avril. On vous le rappelle, hein, Tiga, quelques explications sur ce curieux personnage, un DJ et producteur du, du Québec. Bah, il fait, en fait, il fait partie de, de ces artistes donc, qui ont marqué un retour à la New Wave dans la musique électronique. Euh, je pense aussi à Calvin Harris,、euh, c'est sorti en 2005. Voilà, ouais, la vague ouais, ouais. Elle est sortie en 2005 p e r è s Et donc, i l c i t e souvent des, en influence des groupes comme、euh, New Order, Dépêche Mode. o u des icônes glam comme David Bowie par exemple. Ouais, Tiga qui a beaucoup officié aussi dans le domaine de l'électroclash aussi, un des、voilà. responsables de, du succès de ce courant musical qui s'est un petit peu. Essoufflé. Ouais, un petit peu essoufflé hein, tout simplement. En tout cas, nouveau single donc, Shoes, on vous le rappelle, ça sort le 14 avril. L'album qui s'appelle Chao lui arrive le 27 avril. A noter que Tiga va tourner hein, pour la promo de cet album avec une date notamment à Lyon. Ça sera à la plateforme le jeudi 23 avril. On continue sur la plateforme. l a n è t e l e c t r o dans la Bell Rock, on est ensemble jusqu'à 20h! Remixé par un autre duo anglais, Beyond the Wizard's Sleeve, un duo anglais hein, constitué d'Errol Alcan et Richard Norris, un duo qui, depuis quelques années, exécute de superbes remixes. Alors, c'est pas toujours évident à trouver, ça va être un petit peu plus facile maintenant car c'est tout regroupé sur un seul CD. Ça s'appelle Reanimations Volume 1, ça veut dire qu'il va y avoir un Volume 2 en général.、Euh, le Volume 1 donc qui est sorti début mars dernier et c'est plutôt b i n Bien foutu. D'autres extraits dans les semaines à venir, on retrouve pas mal de, de très bonnes choses. Alors, il tape aussi bien dans, dans la dance music, aussi bien dans, dans les groupes comme par exemple Golfrap,、euh, ouais. toujours r e m i x é de façon assez trippy comme ça. On retrouve aussi Badly d r o n Boy par exemple sur cette compilation, Finley Brown pour un remix un petit peu folk é l e c t r o Light of the Pier, un, un groupe anglais qu'on avait bien aimé l'année dernière. Il y a aussi les Franz Ferdinand et puis les Chemical Brothers. Les Chemical Brothers, sûrement, on sait. Écoutera ça la semaine prochaine pour un remix assez、euh, gothique, é l e c t r o on va dire. Ouais, c'est plutôt、euh, bien foutu. Voilà, on vous disait qu'il y a beaucoup d'artistes et de productions francophones tout au long de ces deux heures. Alors, je sais qu'on en a pas eu encore une, hein, mais ça va arriver tout de suite. Juste un petit mot pour vous dire que, évidemment, on va revenir sur la soirée de mardi dernier. C'était au mardi du Grand Marais.、Euh, Stock in the Sound, ça sera pas pour cette semaine, puisque bah, le groupe est parti avec la captation. Ils ont mis un petit peu de temps à nous la redonner, donc on la r e ç u Hier à 11h du soir, c'était un petit peu difficile pour caler ça dans la playlist, mais c'est pas plus mal, on va pouvoir.、Euh Mettre ça la semaine prochaine tranquillement, on aura deux extraits pour vous des, des Parisiens, mais en tout cas, les Golden Zip, hein, ex Zaz, ça arrive. Deux extraits en live, b a h juste après ça. Tiens, le premier、euh, groupe français, c'est un français qui est exilé à San Francisco, qui revient avec un deuxième album difficilement classable. Le il s'appelle Hervé Salters en fait, mais il orgise sous le nom de General Electric. L'album s'appelle Good City for Dreamers, c'est sorti chez d i s c o g r a p h On s'en écoute un extrait.、Vous Vous allez voir, c'est plutôt sympathique, ça s'appelle You Don't Listen. Les Petits français savent faire de la bonne musique, la preuve dans la Bell Rock, tout de suite avec General Electric's You Don't Listen. L'album s'appelle Good City for Dreamers. Il est sorti, c'était mi-février, il me semble, chez Discographe. t c'est vrai que d'après la pochette, on a mis un petit peu de temps à se l'écouter. Et puis bah, finalement,、voilà, c'est super, super, super bien. De la bonne soul musique. Ouais, mais p a racoleuse, quoi, comme souvent. Ouais, c'est ça qui est agréable. En tout cas, donc、euh, son un petit peu américain là-dessus, grosse influence américaine, puisque c'est un Français d o qui s'appelle Hervé Salters, qui est parti aux États-Unis à la fin des années 90. Hein, il avait、euh, notamment officié en France dans un groupe qui s'appelait v e r Coquin avec Seb Martel et Thierry Stremler. Et puis il avait participé au projet de Femi c u t i par exemple, M ou alors DJ Mehdi. Et puis il a décidé de, de partir aux États-Unis, Sylvain. Ouais, il part aux États-Unis puis il rencontre le collectif hip-hop、euh, Kanoum. Ouais, dans、okay. lequel、euh, on retrouve des, des artistes comme、euh, Black Aletius ou alors、euh, DJ, DJ Shadow. Shadow.、Ouais. Euh, bon, il apprend évidemment、euh, rapidement hein, à leur côté. Il sort premier album en 2005 et donc un deuxième album hein, qui vient de sortir qui s'appelle Good City for Dreamers. Et apparemment ça, ça déchire、hein. sur scène.、Euh, on retrouve pas mal、euh, de choses sur scène. Beaucoup de choses que j'aime en fait.、Hein. Donc les claviers vintage,、euh, voilà, les MPC joués en live, Donc les w a t e r e y p t guitare, vibraphone. Et donc、euh, il paraît que c'est、euh, bien énergique.、Quoi. Ouais, alors en tout cas il s e En concert, t as la date ou pas、euh, C'est à Lyon le 27 mars pour une soirée éco-sonore. Ouais, et à noter, et à noter ça, ça va te faire、ah, plaisir ouais, la prochaine. Donc,、euh, Yara Square p u c h e r le 13 avril. Ouais, dans, les,、euh, dans le cadre des soirées、euh, éco-sonore. Voilà, ça, General Electrics. On vous a promis du live dans cette émission ce soir. Deux morceaux des Golden Zip. Hein, premier retour sur les mardis du Grand Arrêt de mardi dernier. C'était une soirée coproduite avec le label rouennais qui s'appelle l u s i q Le label l u s i q e t la mairie de Riyorch qui accueillait Golden Zip et Stuck in the Sound. Stuck in the Sound, il faudra attendre la semaine prochaine pour avoir écouté ça. Mais c'est pas mal aussi. En tout cas, Golden Zip, c'était vachement bien. C'est、euh, évidemment les ex-Zaz. On retrouvait、euh, euh, l'équipe au grand complet. On va、Tous、citer. Les、euh, ouais, on, bah, tiens, tu les cites ou pas bah,、ouais. Luc Sabatin au chant. Il y a Pierre Vadon, clavier, guitare, chœur. Mathieu Play, machine, scratch, chœur. Nicolas Tête à la batterie. Maxime Piquet、euh, à la guitare. Et、euh, Raphaël Valade à la basse. Voilà, 350 personnes à peu près hein, qui sont venues les applaudir. Et il faut dire qu'ils étaient bien habillés, p e t i t e Bon. Euh, allez, The Ives,、ouais, ça va、Il、faire、paraît. plaisir à une certaine personne qui nous écoute、euh, du côté du 71 avec、euh, le costume noir et la cravate、euh, blanche. En tout cas, ils se sont bien débrouillés.、Euh, les Golden Zips、euh, sont résolument plus rock、euh, qu'à l'époque des Az. On avait eu l'occasion de, de les voir au centre Pierre p é r i g o v o i s puis、euh, lors de la soirée rouanaise au Scarabée. Et、euh, autant j'avais l'impression que c'était un petit peu surfait, j'allais dire, du côté du, du Scarabée. Là, ils étaient bien posés et ça l'a bien fait. Hein, tout simplement, mardi d a Les Golden Zip, et ben on les retrouve tout de suite avec un premier extrait. Ça s'appelle Go Go Go. Vous en voulez encore Vous êtes prêts Est-ce que vous voulez qu'on accélère Vous allez bouger Go Go Go Le message est clair You see, we'll come to you before you're on the floor. <laughs> Golden Zip enregistré exclusivement pour Label Rock et Virgin Radio One mardi dernier du côté de Riorge. Cette ultra、eh、ben, énergique, on va dire, ça l'a bien fait. Le public qui a bien aimé. Un autre titre des Golden Zip un petit peu plus tard dans ce programme. Voilà, nouvel album Clang, ça va sortir demain. Le groupe anglais Les Rikes, qui eux aussi sont en grande forme avec un son musclé et brut comme on les aime. Un album en Enregistré du côté de Berlin, distribué par Coopérative Musique, ça sort demain donc chez V2. Musique Cigarette between the lace and the chance of something happening. She's in a group, she might be leaving soon. For a club or just a taxi home, I'd like to be in the taxi bar, but take a chance and make my move. c o o l i n out back, and they would all see the Mason. her 4 Londoniens de... Alex, on vous le disait, c'est de la pop rock anglaise qui tourne toujours bien. Un nouvel album, un deuxième euh, euh, troisième album hein, pardon, qui s'appelle Clang. Ça sort donc demain chez V2. On vous rappelle que c'est distribué en France par Coopérative Co Musique. Tu aimes ça ou pas, Sylvain Très très bien, énergique et tout. Ouais, c e s t bien Zaz. Ouais, ouais c'est、ah, carré hein, quand、pas. même. C'est carré. C'est carré, voilà.、Euh, on vous disait beaucoup de, de groupes et d'artistes francophones ce soir. Est-ce qu'on peut considérer les Belges comme des amis francophones、ouais. bah, euh, Euh, francophone, c'est、euh, qui parle français. d Oui, n bon, bah, on va dire là, on oui. On va dire o D'accord. Un groupe belge qui s'appelle Absinthe Minded, hein, un groupe qu'on a découvert tardivement en France. C'était l'année dernière avec une compilation qui regroupait des titres de leurs trois premiers albums. Et on a un petit peu flashé hein, sur ce groupe. Qu C'était vachement bien.、Ouais. Absinthe Minded, et c'est toujours bien d'ailleurs. Et en plus, ils seront en concert. C'est ce jeudi 26 mars du côté du Ning Kazikao de Lyon. Il va y avoir beaucoup de, de Date, s de très bonnes dates qui arrivent dans les semaines à venir. C'est le cas donc avec a b s e n t Minded. Si vous ne faites rien et que vous êtes du côté de Lyon ce jeudi, allez les applaudir du côté du Ninkazi K.O. C'est、euh, vachement bien. On vous rappelle que cette compilation, si vous n'êtes pas familier avec le son du groupe, ça s'appelle Introducing. C'est distribué en France par Abeille m u s i c e t en particulier ce titre qu'on avait déjà diffusé l'année dernière et qu'on va rediffuser maintenant qui s'appelle Ma Erics Part 1. Un morceau qui a été.、Euh, Tout simplement élu meilleur morceau de l'année 2005 par la presse belge et le secteur de, de l'industrie musicale. Vous allez voir, c'est magnifique. Absinthe Minded My Heroics Part 1 tout de suite et en concert ce jeudi à Lyon. g o u La Belle Rock électriquement très satisfaisant. So. Minded pour commencer, les Belges hein, sur les, lesquels il faut compter dans les années à venir. Comme quoi, on pensait qu'il y avait quelques groupes seulement hein, du côté de la Belgique. Non, non il se passe de très, très très très bonnes choses sur、ouais. ce territoire belge. Comme par exemple, on pense évidemment à Deus.、Hein. On pense aussi à Girls from Hawaii. Il faudra donc compter sur ce groupe Absinthe Minded. On rappelle Sylvain qu'ils seront en concert du côté de Lyon oui, la semaine prochaine. Au Jeudi 26 mars. Voilà. Et on va rester du côté de, de la Belgique dans quelques instants, juste pour vous dire qu'à l'instant, on était toujours du côté de, de la France, un producteur français qu'on a découvert, qui vient de, de sortir un maxi 4 titres sur un label anglais qui s'appelle Need, Need No Water Records.、Euh, il enregistre sous le nom de U-Point. Il s'est fait connaître en faisant pas mal de, de remix pour la communauté hip-hop. D'ailleurs, le boss lui-même de Ninja Tune est, est fan de ses productions. Et c'est sa première sortie officielle sous le nom de y o U-Point.、Euh, J'avais marqué sur mes notes、euh, inspiré par DJ Shadow. Je pense que ça se sent ouais, largement、euh, sur ce titre qui s'appelle Recycle. Inspiré par donc, DJ Shadow, DJ Crush, Bonobo, Four t ê t e Pavement.、Euh, ouais, le petit Larsen,、euh, il fait penser à Pavement. Voilà, c'est pas dégueulasse hein, comme influence.、Euh, on vous parlait de, de Belgique. On va rester du côté de, de la Belgique avec une rencontre entre la France, la Belgique et l'Angleterre. Un groupe, et puis on reste d'ailleurs sur ce label anglais hein, qui s'appelle Need No Water. On a reçu、euh, tout un paquet de, de promos. Il se passe de très très très bonnes choses, dont ce Maxi, c'est un single de titre qui va sortir demain, lundi 23 mars. Un single de titre qui regroupe deux groupes. D'un côté, on a les Belges de Soy Un Caballo. Alors je sais que c'est pas très.、Euh, ça fait plutôt espagnol ça hein, fait comme espagnol. nom,、euh, mais ils sont、euh, Belges. Et puis de l'autre côté, les Anglais de Tong, qu'on aime bien dans cette émission. Euh, une rencontre qui a eu lieu lors d'une tournée en France et en Belgique, Une histoire assez classique. Les deux groupes qui ont sympathisé, changé leurs contacts et puis décidé de bosser sur un titre qui s'appelle Robin. Sur ce single, split de titres, deux versions, donc version française et version revue et corrigée par Tung Soy Un Caballo, le remix signé Tung tout de suite dans la Belle Rock. j o s t fine. J'adore ce son sur le label i n f i n é premier album pour un parisien qui nous avait tapé dans l'œil l'année dernière.、Hein. Rone, R-O-N-E, je pensais que ça s'appelait R-O-N. e Mais non, apparemment il faut prononcer r h o n e En tout cas, 10 titres excellents d'Electro et d'Electronica. L'album s'appelle Spanish Breakfast. Il est sorti la, la semaine dernière et franchement j'adore. Sur cet album, beaucoup d'invités de m a r q u e comme Vladimir Manuvia Kuka, un jeune réalisateur français de talent. C'est lui qui vient de signer d'ailleurs la, la vidéo de ce titre, Spanish Breakfast. On retrouve aussi Alain Damasio, un écrivain français de science-fiction. On retrouve aussi Rachat Baker, un ingénieur du son légendaire qui vient de, de Berlin. Et finalement, Adrien Roch, un saxophoniste de jazz français. On vous le rappelle, l'album s'appelle Spanish Breakfast c'est disponible sur le label Infine. Et c'est donc.、Euh, L'artiste s'appelle r h o n e voilà. De la bonne musique hein, française. De la、hein. bonne musique française. Hein,、ouais. On vous avait prévenu ce soir.、Euh, justement, le label Infiné qui sera à l'honneur lors des nuits sonores、euh, dont la programmation a été dévoilée il y a quelques semaines de ça. Je crois que ça va se passer.、Euh, C'est la nuit numéro 1 en fait.、Hein. Ouais, la nuit numéro 1 sera le 20 mai au marché Gare. Donc,、euh, on va retrouver.、Euh, donc, ce sera une soirée、euh, Infiné. On va retrouver Rhône, donc.、Ouais. Agoria, donc du même label. On va retrouver、euh, Matmos, François Viro,、euh, Just Wink. Euh, Radio Slave, et puis、euh, deux chouchous, je te laisse les dire. Ouais, ça, allez, Carl Craig qui sera là, donc、ouais. du côté de, de Lyon, évidemment Laurent Garnier en live, et puis、euh, du côté de Infine, je crois que tu as oublié aussi、euh, Clara Moto t et Danton e e p r o m Voilà, ça va être、euh, super, super. Prenez vos billets, d'ailleurs, si vous allez sur www.nuit-sonneur.com, vous pouvez、euh, d'ores et déjà réserver vos tickets. Il faut vous dépêcher, ça, ça va arriver、euh, bah, rapidement, hein, finalement, le mercredi 20. Mais voilà, puisqu'on est dans Les adresses email, deux adresses、euh, web hein, plutôt、euh, http://labelrock.blogspot.com d o u b e s l s h l a pour chaque semaine retrouver、euh, l'intégralité des track listing. Si s vous n'avez pas le temps d'écrire ce qu'on qu vous raconte,、euh, c'est toujours pratique d'aller sur l'internet. Donc vous retrouverez tout ça chaque semaine avec un petit player. Soit vous pouvez écouter, réécouter toutes les émissions en streaming, en lecture, ou alors carrément les tracks. Télécharger, voilà. Et puis,、euh, nouveauté aussi sur le 89-4,、euh, on va pas oublier le w w w v i r g i n e r a d i o r o a n e f r Alors, il n'y a pas de, de label rock dessus, par contre, vous p o u v e z écouter chaque jour les flashs d'infos, les deux flashs d'infos locaux. Et puis, évidemment, les mags, on vous rappelle, c'est un invité par jour. Voilà, virgineradiorouane.fr. On va marquer une petite page de pub, mais on revient avec plein d'autres nouveautés, dont un extrait du nouvel album, ou même premier album solo. D'un certain monsieur Pete Doherty. Pop rock, electro, reggae, world. Deux heures de son, pas comme les autres. C'est dans la belle rock. Et la Belle Rock, on est reparti pour encore,、euh, je regarde l'heure, 54 minutes de très bon son. On、la、est à l'heure. Ouais, on est à l'heure, c'est vrai. Pas pile、mal. poil, c'est bien.、Euh, donc ça veut dire qu'on va pas zapper la fin, c'est bien. Et ça serait dommage puisque c'est un petit、euh, duo, même un trio japonais qui fait du bruit,、euh, c'est quasi inécoutable. Donc ça serait dommage de pas ouais, le diffuser. On l'a premier, Ulrich, en On l'a premier, u l r i c voilà. Donc、euh, normalement, si tout va bien et si je c h a t u p vite fait, et、eh、ben on va y arriver. <rire> voilà.、Euh, tiens, en parlant de, je sais que c'est pas tout le monde qui aime le foot, mais quand, quand même le dire, c'est la Fin de la 29e journée, Sylvain, ouvre bien、ah, tes oreilles.、Ah. Toi qui supportes un petit peu Lyon, et tu vas être content puisqu'ils ont gagné 2-0. Le match、ah, est terminé. Est surtout,、euh, est surtout est ouais, c est c est Du côté des Stéphanois, par contre, là c'est un petit peu la lose o puisque ça sent、ah、le、alors. roussi de plus en plus puisque Lorient s'est imposé 3 buts à 1 face à Saint-Etienne.、Ah, okay. euh, oui, tu l'as dit. voilà comme ça <rire>、euh, Parlant en football, on pense évidemment aux Anglais. Des fois, les Anglais, on pense à bah, tiens, Pete Doherty, un Anglais qui a fait son retour la semaine dernière avec. Son premier album solo chez EMI, ça s'appelle g r a c e Wastelands. Un extrait tout de suite.、Euh, que vous dire sur l'album Que si vous êtes fan de Pete Doherty à l'époque des Libertines, oubliez.、Euh, si vous êtes fan de Pete Doherty à l'époque de Baby Shambles, ça va un petit peu mieux vous correspondre. En tout cas, c'est un album qui est quasi acoustique.、Euh, ça aide de parler、euh, la langue de Shakespeare, puisque c'est un poète, hein, monsieur Pete Doherty. Il ne fait pas que de se shooter、hein. il écrit de, de très belles chansons. La preuve tout de suite avec.、Euh, A little death around the eyes. A little death around the eyes. His name was Dave. I was bold and brave, but now you're mine. You cook and clean, and so when I tell you to, when I ask you to, if I ask you to. You don't need telling twice y o don't need telling twice You know where's the trousers No one wears the trousers As the light shines y o s h o u l break free Yeah, well, you never break free out of me、huh? b o y friend's name was Dave. I was bold and brave, and now you're mine. You cook and clean, so I l l t e l l you to your dancing school I want you to.、Mm -hmm. In the hotel room, you take your medicine. That you're n o t i c i n e you're feeling better, so feeling in the c r i e n d saying that y o u not feeling better, so. I'm the man you used to be, all the man you used to be to me, to a me. a dead t i n g d t e p h around the e y e Un petit peu de douceur dans la belle rock, la guitare acoustique de Pete Doherty pour commencer. L'album s'appelle Grace w a s t l a n d s il est sorti la semaine dernière. On vous disait 12 morceaux dessus, et puis à l'instant pour continuer cette session de la belle folk signée The Accorn, 6 canadiens. Euh, qui viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Glory Hope Mountain. Quelques dates de concert aussi à ajouter à vos agendas. Le 28 mars, f u j i a et Miyagi qui seront du côté de la coopérative de mai à Clermont. C'est donc le 28 mars. Et puis on, prend, on se projette un petit peu dans, dans le futur. Le 8 avril,、euh, au fil à Saint-Etienne, vous pourrez retrouver Black Box Revelation. Je crois qu'il y a un album qui sort très prochainement. Le lendemain, Si vous aimez le son rock é l e c t r o alors vous allez aimer aller au concert de Rhinocéros.、Hein. Ça sera à la coopérative de mai à Clermont. C'est un 9 avril, le même soir. Ça va être difficile ce soir-là,、euh, puisqu'il y aura Herman Dune qui vient du côté du f i l D'ailleurs, à ce propos, on aura des places à vous faire gagner très prochainement, sûrement la semaine prochaine, dans, dans cette émission Label Rock. Et puis le lendemain, le, lendemain, le 10 avril,、euh, une, un festival qui s'appelle Avatarium. C'est du côté de s a i n t s a i n t Etienne avec、euh, notamment DJ Spooky de New York, DJ Scourge de Détroit et une légende de Détroit, Ouh là là là.、Euh, ouais, Mad Mike, le boss de Underground r e s i s t a n c e qui sera du côté de, de Saint-Etienne.、Ah, on ne sait pas encore s'il si,、euh, sera cagoulé ou pas.、Euh, non, mais c'est vrai.、Ouais, c'est vrai, vrai. vrai. Donc,、euh, en tout cas, il sera bien du côté de, de Saint-Etienne pendant tout le week-end. Apparemment,、hein. ça sera donc le 10 avril, Festival Avatarium. Tapez ça sur Google et vous aurez toutes les infos. Il y a Trop trop de choses à, à vous dire. voilà Et puis le lendemain, si vous êtes encore、euh, bah, debout, hein, si vous n'êtes pas mort, et bien vous pouvez aller applaudir Arnaud Robotini en live. Ça sera du côté du Ninkazikao à Lyon. Ça sera le 11 avril. voilà Si vous n'avez pas chopé、euh, toutes les dates, n'hésitez pas à nous envoyer un petit、euh, email virginradio-rouane.fr. g voilà Et puisqu'on parle de, de concert,、ouais, un petit les peu. Les concerts, ça tombe. Hein, ouais, ça tombe un un、ouais. peu plus、ouais. proche de nous, hein, la semaine ouais, prochaine. Il、ouais, faudra mettre une croix bah, jeudi prochain. Donc, ce、euh, sera une soirée de j r i n g Effect. Euh, du côté de Faisin, donc ça sera l'épicerie moderne. Il y aura Idem et、euh, Vuneni, en fait. Ouais,、euh, deux, trois petits mots sur、euh, Idem, tu peux nous les présenter ou pas Bah, déjà,、euh, euh, ils en sont déjà à leur sixième album, donc、ouais. euh, ils sont pas tombés de la dernière pluie. C'est un trio nantais qui,、euh, donc, qui bosse depuis 1999 et qui explore pas seulement la musique,、euh, mais aussi le multimédia. Et、euh, il y a un gros travail de scénographie et de la vidéoprojection. Ouais, un groupe qui était au départ、euh, associé à la scène post-hardcore française. On, parle, on pense à des groupes comme b a s t a r d Int ou alors Porto Velo Bones, et puis ils sont de plus en plus détachés de ce courant musical pour aller flirter avec des, des ambiances un petit peu électroniques, mais qui restent toujours sombres. Mais il y a quand même quelques petits, quelques petits pics comme ça de, de hardcore qu'on aime bien.、Ah, la preuve tout de suite avec Idem donc Extrod e RT en concert. Donc, on vous le disait jeudi、et、du côté de l'épicerie moderne, c'est à Lyon. ça Voilà. du Côté de Lyon, c'était donc idem. Et puis à l'instant, on avait laissé、euh, la belle ville de Lyon pour partir du côté de Toulouse, le fief du label indé qui s'appelle We Are Unique Records, un label qui est surtout connu hein, pour avoir sorti、euh, les productions d'Angel and the Hidden Tracks. Et b e n justement, une des prochaines sorties sera celle de l'album de g e r r y g e r r y Go Fight Your War, qu'on vient d'écouter dans, dans Label Rock. C'est bien ça,、euh, belle rencontre, g e r r y puisque. que C'est la rencontre de a n g e l justement et、euh, d'un duo stéphanois, il me semble, hein, qui s'appelle d e s c h a n e l Voilà, au niveau des, des rencontres, ils, ils sont balèzes. a n g e l on ouais, avait déjà apprécié le, le projet John Venture qu'on avait vu、ouais. du côté de, des Grands Marais. C'était sorti sur disque en 2007. Et bien, il faudra désormais compter sur ce nouveau projet qui s'appelle g e r r y Un premier extrait donc de l'album qui va sortir en mai. Et puis, très prochainement, je crois que c'est au mois de mars.、Hein. Sylvain, tu confirmes, On pourra、oui. découvrir tout ça sur scène. Oui, on pourra donc déjà à Lyon le 25 mars, donc、euh, au Sonic avec、euh, Steeple Remove, le 27 mars à Bourgoin-Jalieu au festival Electrochoc、euh, aux abattoirs, le 25 avril、euh, à Paris sur la Seine-Bastille. Donc euh, et le 30 avril à Saint-Etienne, au festival par les musiques. Voilà, donc on vous rappelle Gérry, G, J, pardon, E2RI, l'album va sortir en mai sur We Are Unique Records. On va retrouver les, les Golden z i p pour notre deuxième retour sur les mardis du, mardi du Grand Marais de mardi dernier à Riorge. On vous rappelle que c'était une soirée coproduite avec le label l u s i k Stuck in the Sound, ça sera donc la semaine prochaine dans la Bell e Rock. En attendant, I want to have sex. C'est pas moi qui le dis, c'est Luc qu'on retrouve donc au chant, Pierre au clavier, guitare et cœur, Mathieu, machine, scratch, cœur, Nicolas à la batterie, Maxime au guitare et Raphaël à la basse. Enjoy, I want to have sex.、Et、maintenant, vous la connaissez, je pense. Une chanson d'amour, mais à notre manière. I want to have sex. To a v i t w To have sex with you, h o n a b l To have sex with you, h o a b l To have sex with you, h w a v t To have sex with you, Smile, shine on my b e d k when summer's back. h i s girl m a k e s me in my body. I feel, I'll be back with such machine. I dream about, I dream about, talk about. So now you'll think that I'm u b s e t I want to have sex with your mother. I want to have sex with your sister. I want to have sex with your mother. I want to have sex with your sister.、Oh my God. Yeah.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 I'm gonna go. Yeah. Yeah. Woo! Les Golden Zip, I want to have sex. Pas facile d'avoir Luc comme gendre.、Hein. Il ira expliquer ça à sa belle-mère plus tard. En tout cas, je ne suis pas responsable de, de ça. I want to have sex. Donc, dernier extrait de notre session live. On remercie les garçons ainsi que Ludovic Pour、euh, du label Lusic pour nous avoir、euh, permis de bah, vous faire partager ce moment musical. Voilà, tiens, les mardis du Grand Marais qui vont aller du côté du cinéma.、Hein. Ça sera mardi.、Euh, prochaine soirée. Des mardis du Grand Marais, un petit peu spécial, puisqu'ils vont s'associer à l'espace Renoir pour fêter les 20 ans de l'espace Renoir en diffusant un excellent film qui s'appelle b e r l i n évidemment, le, le film musical、euh, de Lou Reed. Ça sera donc mardi 24 mars, et puis samedi prochain, samedi 28 mars à 17h, une conférence、euh, en musique. Ça va se passer du côté de la m u s i t e c de Riorge, 50 places centrales. C'est une entrée. Libre, c'est entièrement gratuit avec l'origine du rock racontée par Jean-Luc Massé qui est en fait discothé discothécaire et conférencier en musicologique. Voilà, il reviendra notamment sur la musique country qui est d'après lui à l'origine du mouvement en rock. On parlera aussi du blues, du jazz, bref de très bonnes choses. On vous rappelle, c'est samedi 28 mars à 17h et mardi, je pense que ça doit être à 20h ou 20h30 avec la diffusion dans le cadre des 20 ans de l'espace Renoir. Les mardis du Grand Marais qui vont projeter le film b e r l i n de Loury. Donc, o n t i n u e avec la musique française et on part du côté de la Drôme. Le revoir que tu m'as dit avait un arrière-goût, un arrière-goût d'adieu, fin juillet, début août. Le revoir que tu m'as fait m'a laissé dans la bouche le parfum d'un é g o u t Ou celui d'un t u m o u c h e Je ne peux plus désormais embrasser d'autres filles. De peur de les contaminer, je me recroqueville. J'ai dû trop lécher tes pieds à laine d'espadrille. Pas le temps de se retourner dans le dos, l'amour vous fusille. Le revoir que tu m'as dit avait un arrière-goût, l'arrière-goût de l'oubli, fin juillet, début août. レオーロワーク、マフェイマー、レ C'est un jeune artiste français installé dans la Drôme. Et derrière、euh, ce nom, C-Y-R-Z, se cache en fait Cyril p a r e r J'avais、euh, marqué dans mes notes, tu sais, les petites notes à la m i c h e l Drucker, un petit peu,、euh, inspiré par Dominica et Jérôme Minier. Est-ce、ouais. que tu es d'accord ou pas Ouais, ça s'écoute,、ouais, ça s'écoute.、Ouais, Mais c'est des bonnes influences.、Hein. Belles、ouais. influences,、voilà. c'est pas toi qui vas me dire le contraire.、Euh, <rire> surtout pour Dominica. Dominica qui revient d'ailleurs avec、ouais. un nouvel album、ouais. hein, le, ouais. le mois prochain, ouais. il ouais, me semble. c e s ça.、Euh, En tout cas, cet album est chouette. Je disais hors antenne que ça ne me dérange nullement d'écouter de, de la musique française quand c'est bien produit、oui. comme ça.、Euh, ça sort bien écrit. Oui, bien écrit aussi.、Ouais. Ça sort la semaine prochaine, le 30 mars, hein, pour être précis. Ça sort chez Pias. Ça, ça s'appelle Mélancolie Frénétique et c'est le deuxième album de Sears. Encore une fois, un concert,、euh, bon c'est au mois de mai. Oui, 13 mai au Sirius à Lyon. Encore、voilà. une croix à mettre dans le c a m b r i e r Exactement. Ouais, ça peut être plutôt sympa. Il y a l'ombre de Dioniso. Derrière ce projet, puisque Cires, hein, Cyril p a r e r e est bien pote avec eux. Il me semble que c'est un des mecs de Dionysos d'ailleurs qui a produit cet album. On rappelle le 30 mars, ça sort, ça s'appelle Mélancolie Frénétique. On reste du côté de la France, hein, je vous disais, beaucoup de, de Français. On part dans la campagne normande, c'est à côté du Mont Saint-Michel qui a été fondé en 2001. Un groupe qui s'appelle Porcelaine, un groupe qui a été révélation des printemps de, de Bourges d'ailleurs la même année en 2001. Ils ont sorti un premier album en 2002, puis un deuxième album en 2005, et évidemment, va sortir le 14 avril le prochain sur le label Drunk Dog le troisième album qui s'appelle Adios Betty. Tout de suite, un extrait de ce groupe qui s'appelle Porcelaine avec un morceau qui s'appelle Spectaculaire. So much shock t a b o u t shine on, baby It's a spectacular shine on Hey, wait, what a gesture, gotta stand your ground What a gesture, gotta shine on, baby It's a spectacular shine on Let's s h i n e o n 5 minutes, toujours le même disque à la radio. Toujours le même disque. La belle roche. La belle r o c e Des, des ardés ar sons.、Et、du g o s Et du gros son. Je me suis défilé, militaire. Le pas de loi, le pas de maître. リビュー、リメーク、エタロン、エギ planté dans la r é t e J'ai étouffé un sanglot J'ai écrasé une l a r m e J'ai avalé un mégot Tiré la sonnette des a l a r d J'ai c é d é j'ai c é d é J'ai c é d é à ce qu'on me proposait C'est décevant, je prends le maquis Sniper de rien, c e décidé Un artiste français de plus ce soir dans Label Rock, Gaspard La Nuit, nouvel album, donc, qui s'appelle Comme un chien. Il faudra attendre le 21 avril sur le label, trois heures moins le quart. Je viens de voir Trois h e e u r s moins le quart, c'était le film avant Jésus-Christ, c'est ça, de j e a n Yam, il me semble. Je, je viens de comprendre l'allusion au nom du, du label.、Euh, tu nous parles un petit peu de, de cet artiste Gaspard Lanui t qui ne s'appelle pas hein, finalement Gaspard Lanui. t Non, tu me donnes le meilleur nom à prononcer <rire> a h bah ça, écoute hein. <rire> Donc il s'appelle Marc c h o u j n o w s k i Bien c h o u j n o w s k i Non,、ouais. bien, bien, Sylvain, bien,、bon. j'aurais pas mieux fait. Bon, donc、euh, le projet Gaspard Lanui t remonte à 1997, et donc c'est vrai que cette EP est quand même. Très très bon.、Ouais, C'est très bon cet album. Pas mal de, de thèmes, hein, toi qui l'as écouté l'album. Oui, des mélodies pop, des textes、euh, subtils qui parlent bon, bah, de la femme, bon, bah, toutes les, beaucoup de chansons quand même, de la fuite du temps, beaucoup de chansons, du sexe, beaucoup de chansons, de la trahison, du désamour et de la mort. Donc euh, mais à chaque fois, il arrive à recréer un univers quand même qui est bien à lui.、Ouais. Gaspard La Nuit, on rappelle donc l'album s'appelle Comme un chien. Il va sortir le 21 avril sur le label, donc 3h moins le quart. Et c'est distribué en France par Anticraft. Quelle heure est-il 19h50.、Bon, C'était encore un petit peu planté dans、et、la ouais, playlist. Ça... Mais on va en sucrer quelques-uns pour écouter ce morceau de fou quand même、ah. à, à la fin. Ce truc japonais qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça.、Euh, bah tiens Ça va être un petit peu détonnant, assez même tranchant. La fin de, de l'émission, puisque on reste encore du côté de, de la France. C'est un duo danois qui a été formé en 1996 qui s'appelle Power Solo, mais ça sort quand même sur un label français que je n'avais pas eu de nouvelles de u x depuis un bon moment, mais en tout cas, j'avais l'habitude, quand j'étais un petit peu plus jeune, hein, de, de collectionner je les, les, les, les 45 tours collecteurs de ce label bordelais, il me semble, qui s'appelle Cornflex Zoo.、Euh, Power Solo, donc, nouvel album, ça Ça s'appelle Blood, Skin, Bones. Ça, alors là, il faut attendre, hein, puisque ça ne va pas paraître avant le 11 mai. Et franchement, si vous aimez le rock bien déglingué, assez rêche, assez crade comme nous dans la Belle Rock, vous allez aimer cet, cet album. Voilà, Power Solo tout de suite dans la Belle Rock, ça s'appelle Canned Love. I love you, you so, uh-huh.、Uh -huh. It's、so、oh. cool. S'appelle Power Solo, un duo danois formé en 1996 de retour dès le 11 mai prochain sur le label français Cornflex z o o L'album s'appelle Blood, Skin, Bones. Je disais de retour avec un album tranchant.、Hein. Allez、ouais. voir leur MySpace, c'est assez rigolo. Et toi, Sylvain, t as tout simplement envie de lancer un petit appel à Cyril. Ouais, ça passerait bien au grand mari. a s Je pense qu'il y aurait la clientèle pour.、Oh. Je suis sûr que Bob, il a d o r e r a i t En tout cas, donc retenez bien ce nom, Power Solo. D'autres Extraits évidemment dans la b e l l Rock sur le 894 dans les semaines à venir. Cyril, le, le programmateur des Mardis du Grand Marais, hein, évidemment, pour eux, ceux qui ne suivent pas.、Euh, on va terminer、euh, cette émission donc avec、euh, du lourd, juste pour vous dire qu'on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Ça sera comme d'habitude de 18h à 20h. Une émission ce soir,、euh, bah, tu as une petite dédicace pour une vieille dame qui nous a q u i t t é、euh, milieu de semaine dernière.、Euh, j e sais pas si elle aurait particulièrement、euh, <rire> apprécié le dernier morceau, mais en tout cas, ça. Ça change un petit peu de, de radio、une、nostalgie. Change. Voilà, une petite pensée donc bah, pour tout simplement ma grand-mère qui nous a q u i t t é、euh, la semaine dernière. v、voilà. euh, On i l à o se retrouve évidemment à partir de 7h30 demain matin pour les infos, les flashs d'infos locales 7h30, 8h, 8h30, 9h et choses promis, choses dues. Sylvain et notamment Ulrich, si tu nous écoutes、ouais. du côté de, de Melé, u non, je sais pas, mais carrément la tête dans le transistor. Je pense、ouais. que ça va te plaire.、Euh, du rock japonais donc pour finir cette session dominicale, c'est du lourd, ça s'appelle Boris. Je sais que ça fait pas trop japonais, mais il s'appelle Boris. C'est un trio japonais. Un nouvel album qui s'appelle Smile qui va sortir en Europe fin avril. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine donc 18h-20h. Merci Sylvain. Merci beaucoup.、Euh, b i s e s à vous tous. Soyez sage, s mais pas trop. Pas trop d'habitude. Allez, ciao.、On、Boris, ça s'appelle Laserbeam. Dimanche soir de 18h à 20h. 2h de son, pas comme les autres.